Ma vie prenait l'eau de partout En une lettre tout achavirait Le ciel est sans dessus dessous Mais la planète continue de tourner Implorez quoi, appelez qui J'ai seulement envie de tout briser De mordre les draps de mon lit La rage au ventre, je vais t'oublier Fini d'être là, dans ta vie Comme une plante, comme une photo J'ai envie de boire de la pluie De faire la planche sur des fleuves chauds Fini cette drôle de tendresse me prennent pour de l'amour Moi j'ai des vols Complets la tête Et je vais m'arracher Du fil des jours De plonger dans le vide et de danser sur des sables mouvants. La peur du temps, la peur des vides, quitte à vieillir que ce soit au présent. Je veux réapprendre à courir, voir des éclats de soleil dans mes yeux. Je veux attraper des fous rires. Vivron je tombe de comme si j'avais rêvé